Tu m'as vu, mais tu préfères faire serrer la main Tu dois des choses à qui, dis-moi, petit malin T'as sauté d'encre en dents, mais tu sais pas nager Tu veux nous diviser, mais ça va pas marcher On était tous censés manger à la même table J'aimerais voir le nom que j'ai dans ton portable Fais pas le nek, viens, si tu croises ma dame Je serai pas là main, même si c'est ramadane Je ne voulais pas, on arrivait là Mais tu as ramené les queufs chez moi Obligé de mentir à la mama J'ai pas la force de dire que c'est toi qui les envoie Là-haut oui. fait tout ça, c'est la dunia Par contre, de fric, ça aussi, c'est dunia Et par rapport au fisc, ma c'est la dunia J'ai grandi dans la rue, demande à ma canqueta La hagra, ça paye pas, demande à Donaïma M'oublie pas quand j'vais retomber dans l'anonymat J'démissionne parce que j'en ai eu marre Et dire que toutes ces années, j'étais dans les choux J'fais confiance à la mitra, c'est pédic d'adjou Tous les moyens sont bons pour revenir à bout Eh, n'achetane les marabouts Va falloir justifier tous ces millions d'euros Tu veux me faire endosser le mauvais rôle Tu vends la confrie, dis qu'à ça sent plus la rose Finalement tu auras été ton propre bourreau oh, oh, oh, oh, oh. M'appelle plus jamais rouillard Tu décroches pas petit trouillard Tu m'as laissé dans le brouillard À la gala au fric, tout ça c'est la dounia Par accompli de fric, ça aussi c'est dounia Et par rapport au FISC merlis, c'est la dounia Tu m'attaques en justice mais ça rime rien Tu m'as de la main juste pour baisser mon jean palma dans les jeux on n'est pas dans le parc on aurait pu régler l'histoire avec un gros caleun j'ai mis la nomageque pour pas comment turais agir je passe avec la serré momo de paris je sais plus qu'on comme une otarie oh laisse moi faire du ça l'avocatote paris tu n'as jamais voulu m'apprendre à pêcher du moins quand je faisais la canne à pêcher c'est cassé j'oublie pas d'où je viens j'enfant rues en bas je suis dans le quartier de mondo gardien du musée brevan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 That's where all that shit is, dounia Barra complete de fric, that's it, it's dounia And with respect to Fisk, Merlis, it's the dounia I got on the tracks